Nouveau Vous rendez-vous aujourd'hui avec l'espéranto, cette langue universelle et équitable, inventée par Louis Lazar Zamenov il y a 120 ans. Cette émission comprendra, comme les précédentes, un peu de grammaire, la suite de l'histoire de l'espéranto, un témoignage sur l'utilité de la langue universelle, la suite du discours du chef Sitol et enfin l'actualité. Mais d'abord un peu de musique. Aujourd'hui, nous écouterons du hip-hop, et oui, même en espéranto. Non la racconto la vera avventura della Pastori. Vi l'esistenter i d'orso de elefanto, tre agrabre por la nagitrania, spereranto, yella du un po' più forte o de Tartaro Platana Jones, cercadu de la cristala vortaro, Fama, vortaro. vorciaru, che trovi già perfectai horai i moi, de nuve ficci moi temas prinovaire pa crimo, cipeta por li a novai orizonto e nun trapasi trapassi merindai verrai monto e e saltas de un ucisalia arbo, preservansoi, ningun follier pre mi mincian sabroin. Cette nous la la Régis nous explique aujourd'hui la règle grammaire numéro 13. Donc, la règle de grammaire numéro 13, elle exprime qu'en fait, si l'on veut marquer euh, en fait, l'idée de mouvement, eh ben, il faut placer le N donc, qui marque l'accusatif à la fin des mots, sauf dans un cas si on utilise déjà la proposition al. Donc, en fait, par exemple, si on veut traduire je vais à Paris, on pourra dire soit mi iras al pariso ou mi iras parison. Cet accusatif est très intéressant pour d'autres cas quand on n'utilise pas al avec d'autres prépositions quand on veut donc exprimer l'idée de mouvement par exemple si euh, on utilise la préposition sur qui signifie sur comme en français et ben dans l'expression le chat saute sur la table il y a deux possibilités donc on pourra dire en espéranto la kato saltas sur la tableau dans ce cas là le chat saute sur la table il est déjà sur la table Par contre, si on met l'accusatif de mouvement, la cato saltas sur la tablone, là, ça veut dire que le chat au départ n'était pas sur la table et qu'il s'est déplacé sur la table. Donc, cet accusatif de direction permet d'être précis et logique, comme toujours en espéranto. Regista. <musique> Retrouvons maintenant l'histoire de l'espéranto avec Catherine. Si on reprend le, le cours de cette histoire, l'espéranto est à la fois malmené par la guerre de 14-18, mais il continue aussi à vivre et joue un rôle dans la correspondance des familles séparées de part et d'autre du front, grâce à l'esprit d'entraide des espérantistes. Comment poursuit-il sa route par la suite Les années d'après-guerre, jusque vers 1930, sont marquées par un enthousiasme général pour l'espéranto. En 1922, le concret universel d'Helsinki en Finlande marque un pas. En effet, le finnois n'appartient pas à la famille des langues européennes, tout comme le hongrois ou l'estonien d'ailleurs. L'espéranto fait là, une fois de plus, la preuve de son efficacité. C'est le début de la radio avec l'usage des ondes hertziennes à cette époque, non ah Bien sûr, et pour l'espéranto, c'est un créneau qui s'impose pour résoudre les barrages linguistiques au moment où la technique permet de communiquer directement au-delà des frontières. Donc à partir de ce moment-là, l'espéranto se fait entendre dans le monde entier et il apparaît plus clair, plus simple que l'anglais. Il me semble qu'au début des années 20, le télégraphe aussi est un moyen de communication essentiel. Là aussi, les difficultés causées par la diversité linguistique amènent une réflexion. Depuis 1921, l'Organisation internationale de télégraphie envoie un représentant à tous les congrès espérantistes. Et lors de sa conférence mondiale à Paris en 1925, l'Union télégraphique universelle préconise l'usage de l'espéranto au même titre que les autres langues. L'espéranto fait aussi à cette époque une percée dans le monde scientifique Depuis longtemps, science et techniques aspirent à un moyen de communication commun pour échanger facilement expériences et résultats. C'est pourquoi le général Seber et Carlo Bourlet fondent l'Association des sciences internationales qui a son bureau à Genève, où EA édite un multin scientifique. Mais le plus important est que l'Académie des sciences soutient l'adoption de l'espéranto dans les relations internationales et préconise son enseignement dans les programmes des classes de sciences. Aujourd'hui, c'est Charles qui nous parle de son vécu avec l'espéranto. Charles, comment as-tu découvert l'espéranto En tant qu'agriculteur bio, je faisais les marchés et foires, et c'est là que j'ai eu l'occasion de rencontrer des espérantistes proches de la nature. Très vite, je me suis intéressé à cette langue universelle et quelques mois plus tard, j'ai commencé les cours. N'ayant jamais poursuivi l'école, ça a été pour moi un grand dépassement et une découverte de mes possibilités intellectuelles. Une rencontre de gens simples, ouverts, respectueux des autres, de la nature et des problèmes de la planète. Au bout de deux ou trois ans, quand j'ai commencé à maîtriser un peu, c'est plus rapide pour d'autres, L'envie de rencontrer d'autres gens de divers pays du monde est arrivée. Et là, pendant les voyages, les congrès et les stages, les, les occasions se sont multipliées. Grâce à l'espéranto, j'ai pu échanger sans la barrière de la langue et sans me soucier de l'appartenance à tel ou tel pays. C'est une autre ouverture au monde très enrichissante. Où es-tu allé grâce à l'espéranto Grâce aux nouvelles relations nouées avec l'espéranto, je suis allé au Bénin participer à la construction d'une école avec l'association Crayon Couleur d'Enfance. As-tu participé à des congrès d'espéranto J'ai participé au congrès international de Rotterdam aux Pays-Bas en 2008 et à celui de Bialystok en Pologne en 2009. L'Afrique, l'Europe, l'Amérique aussi Je suis aussi allé au Brésil au centre Bona Espero à l'automne 2009. As-tu suivi des stages pour parfaire l'apprentissage de cette belle langue Oui, je suis allé à Grésillon, vers Angers, à Bourresse, vers Poitiers, à Plouezec, en Bretagne, à Moutier, en Savoie. Et je suis certain de faire encore beaucoup d'autres découvertes en continuant à voyager et en essayant toujours de me rendre utile aux autres. Merci Charles. Voici la preuve que l'espéranto ouvre des horizons que l'on ne soupçonnait même pas. En 1854, le chef Sitol répondait au gouvernement américain qui voulait acheter la terre des Indiens. estas Cette terre lui est précieuse. C'est pourquoi nuire à la terre. estas malestimo C'est accablé de mépris son créateur. En cas où la blancouille mal aperos. Les blancs aussi disparaîtront. Eblei ploufroué ol chiui aliai tribui. Peut-être plutôt que les autres tribus. Polutsi ouvian liton. Contaminer votre lit. Tiel visoufokidjos dum nocte en viai proprii forgetajoi. Ainsi vous suffoquerez une nuit dans vos propres détritus. Mais en mourant, vous brillerez avec éclat. ardent de la forte Ardent de la force divine qui vous a amené jusqu'à cette région. Et qui, pour quelques dessins particuliers, vous a fait dominer ce pays et l'homme rouge. Cette destinée est un mystère pour nous car nous ne comprenons pas. La Et pour terminer cette émission, Régis, présente-nous les actualités de l'Espéranto. Aujourd'hui, je vais vous parler de Wikipédia, qui est un projet d'encyclopédie collective sur Internet qui se veut universel, multilingue et fonctionnant sur le principe du wiki. Donc, Un wiki est un site web dont les pages sont modifiables par toute ou partie des visiteurs du site. Pour la petite histoire, le mot « wiki » signifie « rapide » en hawaïen. Donc Wikipédia est le site wiki le plus connu et consulté dans le monde. Il est d'ailleurs le troisième site internet le plus consulté à travers le monde. Donc après euh, inscription, tout le monde peut participer à l'écriture des articles sur cette encyclopédie. Donc quelle relation avec l'espéranto Je vous ai dit au début que le but de cette encyclopédie dit, est d'être multilingue. Donc, à ce jour, elle est disponible dans 272 langues, et la version espéranto, Wikipedio, a atteint début février 125 000 articles et se classe à la 22e place par le nombre d'articles entre les versions coréenne et danoise. Cela démontre la vitalité de la langue internationale et sa présence dans les médias modernes. Donc si vous souhaitez apprendre un peu plus sur Esperanto, je vous invite à vous rendre sur le site de la version francophone de Wikipédia et de faire une recherche sur le terme espéranto. Gis